Pour ouvrir la deuxième partie du programme de ce soir, nous allons demander encore une fois à Céline de vous chanter sa mélodie qui s'intitule J'ai tellement d'amour. Mes bras sont bien trop courts, tels manches d'amour.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 どこへ Oui, elle m'a dit d'aller siffler l'arbre de la colline. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. J'y suis allé, un bouquet à la main, mais elle n'est jamais venue. Elle m'a laissé tout seul et cela m'a fait beaucoup de peine. Et elle m'a dit. Ses blanches b r o d i s quand j'ai demandé d'où v e n a i t sa t r o u fraîche, elle m'a dit c'est d r o u l e dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle, je voudrais y r o l e r aussi, elle m'a dit elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai イザイザイザイザイ s f l イ u r s イ t j a イ s i f イ l é t イ n t q イ e j a イザ u j イ i a t イ e n d イ a t t イ n d u イザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイ a イザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザ a ザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザ u ザイザイザイ e イザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイザイ e イザイザイザイザイザイザイザイザイ アイスアイスアイスア a ス ジェイキーデフレー、ジェイシフ Redescendant la colline, j'écoutais au loin une voix qui me chantait Je vais l'aimer. Et c'était celle de Garou qui chantait vraiment Je vais t'aimer. Ensemble. A faire p a l i r tous les marquis de Sade. A faire rougir. ファンデラーラーラーラーラー Te dire Et bien sûr, nous allons le demander à Ginette Renault, une spécialiste en la matière. Oui, elle va me dire comment te dire tout ce que j'ai dans le cœur pour toi. Écoute, c'est pas. Je sais que tu écoutes le programme de ce soir. Tu sais bien à qui je parle, hein Et cette musique est pour toi, ok Écoute bien les paroles. C'est de Ginette Renault qui nous chante Comment te dire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 とても幸せなことはありません。 Because if you don't want to go, and even d s e r a t e l y to fight against t e devil, and quitta and suffer, and by the way, to be e e t a p r Et après avoir confessé sa peine, sa joie, son amour pour lui, elle lui dira qu'elle ira là où, elle, où il ira. Et elle le fera sur un ton musical moderne avec les batteries et la guitare électrique. Écoutons-la J'irai si tu iras. シーモン、レフォーレスバランス、El トワグラクルシェー、Les eaux détorent sans violence,Ellezneges sont éternelles. シーン、レ Lou sont à nos portes,Et tous mes enfants les comprennent. On entend les cris de New y o r k e l e b a t e a u sur la s e i e 気をつけてください。 Et quand nous arriverons là où tu vas, je chanterai cette chanson avec le soleil au oui, c œ u r Oui, c'est ce que nous dit Céline d i o n dans sa chanson du soleil au c œ u r Qui「きぶり」 Et si cela ne va pas, Ginette est encore là pour nous dire comment répondre, car il te demandera, quand il te posera cette question, Comment vas-tu? Et tu lui diras, Ça va mieux. C'est celui-là Je m'en rappelle encore et toi. On se retrouve, mais par hasard, tu me questionnes. はい。 もう一度、私はたくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさ 「おしっこ」 C'est encore Mireille qui monte sur le podium pour vous offrir, chers amis auditeurs de Mochis, cette belle mélodie qui s'intitule C'est ton nom qui berce mes jours. C'est ton nom qui berce mes jours. Ki-fake me you Après cette chanson bien mélancolique de Charles, nous clôturons le programme avec Mireille qui nous interprétera la dernière chanson du programme de ce soir. Je vous dirai bonsoir, merci d'avoir été avec nous pour savourer cette bonne heure de musique française. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur la même longueur d'onde, la 820 AM, la radio UDO, la radio de l'Université de l'Occident. Au micro, le conducteur Daniel Fouché qui vous salue et vous dit à bientôt. Bonsoir. L'amour, c'est comme un jour. Ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour. Le soleil en ripaille et de lune en chamaye. Amour, comme un jour Ça C'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va l a m o u r C'est comme un jour, fait de mots en pagaille. ササンバ L'autre, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour.